Je me suis réveillé, au pied du mur de ma vanité J'ai entendu ma conscience pleurer Et je me suis mis à prier Je me suis mis à prier À tous ceux que j'ai offensé, je demande pardon A tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon A tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris Je vous, Je, vous Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon À tous ces soldats tombés À tous ces innocents a à tous ces cœurs szívhez. Pardonne-moi j'ai failli J'aurais dû trouver a solution pour museler ces canons J'aurais dû trouver la solution pour museler ce canon j'aurais dû oh j'ai fait ce que j'ai pu j'aurais dû j'ai fait ce que j'ai pu Dans ce miroir, Où mon orgueil défie mon ego. Je sais que dans ce monde nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux. Devant cette absence d'humilité, ma faiblesse est dans ma vanité. Et c'est pourquoi je vous, je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pardon Ce jour si loin Mais si près Je m'en irai Je lui dirai Pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon. I'm on